Soleil des vacances, j'avais la chance de t'avoir près de moi au bord des grèves, bogue vogue nos rêves, micarinito, et l'amour brûlait non pas le vent du large nous parlait de voyage. Et sur la plage où s'étalaient nos jours, Mikari Mito, nous trouvions la fortune d'un clair de l'eau. L'été passe bien vite Et l'on se quitte Dans un dernier baiser Celle sur la grève J'ai vu s'enfuir mon rêve Micarinito Loin de toi je suis resté Le vent du large Est chargé de nuages et sur la plage tout semble abandonné, l'icône, l'icône, il faut que tu reviennes pour que reviens.